« Vous le n n n nommez J Jérémy B B Bintam, un anglais. »« Ce jérémie là nous fera éviter bien des lamentations dans les affaires, » dit le notaire en riant. « Ces anglais ont quelquefois du bon sens, » dit Grandet. Ainsi, « Ainsi, selon Bintam, si les effets de mon frère valent, ne valent pas, »